Bismillah, au salatu au salamu ala Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et sa guidance, nous le remercions et nous implorons son pardon. Nous nous en remettons à lui du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah met sur la bonne voie, Nul ne peut l'en détourner et celui qu'Allah en dévie, personne ne peut l'y remettre. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne que notre Maître Mohamed paie bénédiction sur lui et son serviteur et messager. Ô oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre Maître Mohammed, pour les siens. Pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Après ceci serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah qui a dit dans son livre sacré en parlant de son messager, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque les non-croyants l'avaient banni deuxième des deux. Alors qu'ils étaient dans la grotte Il disait à son compagnon, « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. » Et Allah fit descendre sur lui sa sérénité et le soutint avec des soldats que vous ne voyez pas. Ainsi, abaissa-t-il la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah est la plus haute. Allah est puissant et sage, à 40. Mes frères dans la foi, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu la révélation, il lui a été ordonné de transmettre le message et d'inviter les gens à l'islam et de prévenir. Il appelait à Allah en toutes circonstances. Il s'adressait aux Arabes et aux associateurs et il leur disait, dites il n'y a de Dieu qu'Allah, vous réussirez. Le prophète. Sallallahu a appelé les gens à la justice, à la bonté, à la bonne éducation et il a déconseillé le mal et l'injustice. Certains comme Abiy Bakr, Omar Othman al Nufan, Ali, Bilal et d'autres ont cru en lui. La majorité des gens n'ont pas cru en lui et ils ont commencé à le persécuter et à lui faire du mal à lui et à ses compagnons. Et lorsque sa vie et celle de ceux qui ont cru en lui est devenue insupportable, quelques-uns de ses compagnons sont partis en Éthiopie. Ils étaient environ 80. Parmi eux, il y avait Uthman et Ja'far ibn Abi Talib, et ibn Ummi Maktoum et Mus'ab ibn Umayr pour apprendre le Coran à ceux qui embrassent l'Islam Et inviter ceux qui ne l'ont pas fait encore à le faire. Et lorsque le nombre de ceux qui soutiennent le prophète alayhi wa sallam, est devenu important à Yatrib, Allah a ordonné aux musulmans d'y aller. C'est l'exode, al Hijra. Puis, le prophète alayhi wa sallam, a quitté la Mecque en compagnie de Abu Bakr Siddiq, et ce, 13 ans après la révélation. Chers frères, sachez que l'exode du prophète n'a eu lieu ni par fuite devant les associateurs, ni par désespoir, ni par amour pour le pouvoir et la renommée. En effet, les notables de la Mecque sont allés le voir et lui ont dit, si avec ce que tu as amené, c'est-à-dire cette nouvelle religion, tu veux de l'argent, nous te donnerons de notre argent jusqu'à ce que tu deviennes le plus riche d'entre nous tous. Si tu veux la royauté, nous te ferons roi. Mais ce grand prophète est au-dessus de tout cela. Il est trop noble pour que son objectif soit la vie si bas, le pouvoir ou l'autorité. Son exode n'était pas une recherche de la tranquillité, mais un message qu'il devait transmettre comme Allah le lui a ordonné. C'est ainsi qu'il a dit à son oncle Abi Talib lorsqu'il est venu lui demander de cesser de persécuter les musulmans par Allah mon oncle, même s'il met le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je renonce à cet ordre je ne le ferai pas jusqu'à ce que Allah le fasse triompher ou que je périsse faute de pouvoir l'acheter. Les associateurs Koraïchites avaient alors décidé de tuer le messager d'Allah. Ils ont décidé que chaque tribu envoie un homme participer à l'assassinat du prophète. Ainsi, toutes les tribus auront participé à son meurtre et toutes auront son sang sur les mains. Et sa vengeance sera difficile. Mais l'ange Gabriel est venu le voir et il lui a ordonné de ne pas dormir là où il dormait habituellement, de changer de lit. Il l'a informé du complot qui se préparait contre lui. Alors le prophète wa sallam, a demandé à Ali ibn al Talib de dormir à sa place. Puis Il est sorti, alors que ceux qui voulaient le tuer campaient devant sa porte. Il encerclait sa maison et le surveillait. Dans sa main, une poignée de terre qu'il a saupoudrée sur leur tête et Dieu les aveugla. Le matin, ils étaient surpris de trouver Ali là où ils étaient sûrs de trouver Muhammad, alayhi wa sallam. Ali leur a dit que Muhammad est parti Et ils partirent à sa poursuite. Entre temps, le prophète wa sallam, et son compagnon, Abu Bakr Siddiq sont arrivés à la grotte de Thawr Et ils s'y sont réfugiés. Et c'est alors que se produit un miracle. Une araignée est venue tisser sa toile sur l'entrée de la grotte. Et une colombe est venue et a pendu des œufs et s'est mise à les couver. Et lorsque les comploteurs sont arrivés devant la grotte, ils n'ont pas pensé un seul moment qu'à l'intérieur de la grotte, celui qu'ils poursuivaient y était, parce qu'il y avait une toile d'araignée et il y avait une colombe qui couvait. Et Abu Bakr Sadiq a dit, « Messager d'Allah, si l'un d'eux regarde ses pieds, il nous verra. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, « Abu Bakr, que penses-tu de deux, leur troisième et Allah Une façon de dire à son compagnon qu'Allah les protégeait. Lorsque le prophète wa sallam, est arrivé à Yatrib, où il a été bien reçu par les croyants, il la débaptisa et il l'a appelé al Madin Al-Munawwara, la ville illuminée ou la ville lumière. Il s'agit de Médine et il y a construit une mosquée. À Médine, les musulmans vivaient à l'unisson. Rien ne brisait leur unité, ni cupidité, ni argent, ni jalousie. Ils étaient comme un seul corps. Si l'un de ses membres souffre, les autres membres se solidarisent avec lui par la fièvre et en le veillant. Chers frères, chères sœurs, l'avènement de la Hijra, l'Exode, a changé le cours de l'histoire. C'est un symbole de courage, d'endurance, de la foi et de la fraternité. Al-Hijra, l'exode a ouvert la voie à la victoire et à la mise en place du premier état de droit et de justice sous l'étendard de l'islam. Cet avènement est chargé de leçons pour la nation musulmane de nos jours. Elle doit savoir que son salut Réside dans sa foi et son unité. Al-Hijra, l'exode a permis aux musulmans d'avoir leur propre calendrier qu'ils célèbrent le premier Muharram de chaque année. Cette année, le 16 novembre prochain, nous serons le premier Muharram 1434. Le mois de Muharram est l'un des grands mois chez Allah. C'est pendant ce mois que Moïse a vaincu le pharaon. Et d'après Muslim, dans son authentique, le prophète wasallam, a dit Le meilleur jeûne après le ramadan est le mois de Muharram. Et le meilleur jour de ce mois, c'est le jour de Ashura. Et il est fortement recommandé de le jeûner. Wassalatu wa ala Rasulillah. Subhanahu rabbil izzati amma وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين